Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, tout en ventes les bras, on lève les mains, on lève les mains, tout le monde, on lève les mains, je vais voir en haut. on lève les mains, tout le monde, on lève les mains, on lève les mains, voici pour vous, les danseuses du quartier latin Et bien ce monsieur n'est autre que... Confie Confie Confie Enlève la main, enlève la main, enlève la main, on enlève la main Un peu de lumière, on enlève la main on Enlève la main Il va arriver dans un instant Et bien je peux vous rassurer qu'avec le concours de M6 MCM Africa TFO ce soir Et avec le concours de toute l'Afrique, réunis là ce soir, pour la toute première fois de son histoire, il fait ça le comble. Et retenez bien, le 7 novembre, Kofi midi au Zénith. On appuie très fort, on lève les mains, Kofi, Kofi, Kofi, Kofi, Kofi Olamide, oh, Kofi Olamide. Oh,